l e e o u d d h a a bo e n s e u d d h a e n s e i g n é que quand que lorsque nous entreprenons quelque travail que ce soit que ce soit dans le domaine spirituel, dans le travail du dhamma ou dans le dans le dans, dans le monde, eh bien, il est très important d'avoir une protection. s j e l e n s a e m e r e i e C'est pourquoi, quand nous entreprenons une grande œuvre, quelque chose de très important, et eh b il est nécessaire que nous nous sentions en sécurité, que nous soyons libres de tout danger. Seulement si nous sommes en sécurité, que nous sommes libres de tout danger, pourrons-nous accomplir jusqu'à sa fin l'œuvre que nous avons commencé. c o m m e n c é C'est aussi pourquoi il est très important d'avoir une protection. Bonjour. q a n d on a eu le temps, <coughs> on a eu le temps de vivre, on a eu le temps de vivre. Quand n a eu le temps, on a eu e temps d i v r e l o n s si quand s'est r a i s toi t a m a r e n d r e ça est o u c est ne c a i n e dire pou p d r e nuñan mais ç n t lonjon y r e a j e e d r e on ce qui concerne donc ce travail spirituel que nous que nous sommes en train d'entreprendre c e t à dire l'entraînement à la concentration et eh bien c e t cet aspect de protection est encore plus important en effet nous pouvons rencontrer de nombreux obstacles de nombreuses difficultés qui peuvent euh, qui peuvent donc empêcher la progression de notre travail c'est pourquoi dans ce travail spirituel qui est très subtil e h bien il est très important que nous puissions bénéficier de protection oui. သမားကြီးသူဆောင်နေတဲ့အခိုင်မှာအဲဒါသမားကြီးမရာသေးဘူးလို့ဆိုရင်လည်းသမားကြီးရအောင်ပေသမာပြီဆင်လ်းပတရောင်ရာတွေ့ောင်ပတွေ့ပီးာပုံကြ်တတကင်ကီဆုံးြ်အခဆေတရစာဖျာက၄ပါပိုထာခဲ့ပါလ Ainsi, pour ceux qui n'ont pas encore développé la concentration, eh bien en étant protégés, ils vont pouvoir développer la concentration, s a m'a dit. Pour ceux qui sont, qui ont déjà établi la concentration, ils vont pouvoir développer le dhamma et pour ceux qui ont déjà développé le dhamma, leur dhamma va pouvoir progresser. C'est pourquoi le Bouddha a enseigné pour protéger le pour protéger le méditant entreprenant ce travail spirituel quatre méditations de protection. e s n g u le r a le ba ga b le so number d d h a n o d a a s p h a y e kuno le ko i n j a n a b a nya a bo. n u m e r o m t t a bhavana. la so. u m b e u b h Donc quelles sont ces quatre méditations protectrices La première s'appelle Bouddha Nusati, la contemplation sur les vertus du Bouddha. La deuxième est Metta Bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant. La troisième est Asuba Bhavana, la contemplation sur l'aspect repoussant du corps. La quatrième est Maranasati, la contemplation sur la mort. Elle e u m a i elle est l'humain, l l l h Alors, donc, il y a donc quatre méditations protectrices. Donc, vous souvenez-vous desquelles Mamila. Est-ce que vous vous souvenez Oui, du, la méditation du Buddha, méditation m e t a v a n a c'est l'amour universel, l'aspect reposant du corps et de l'amour. m a m l a euh, Tadou, tadou. <rire> On va dire oh, Mamila. Et de ce côté-là, est-ce que vous vous rappelez Je, peux, je ne peux pas m'expliquer. On a le r é d u m e Mila. Ceux qui ont compris, est-ce que vous vous rappelez les quatre méditations que vient de mentionner Sayado Donc, première méditation sur les vertus du Bouddha. Mm -hmm. Deuxième méditation sur l'amour, compassion. Mm -hmm. Troisième méditation... Après, il s'est d e s n sur la mort. Lekumiyao kongware. Et t a t i a Yavara. Quand n e m'a p a lévé, le n e s t e pas Donc, si vous n'arrivez pas à vous en souvenir, vous pouvez vous amuser à les compter aussi. Oui. C'est vrai. Quand on ne m'a pas lévé, on ne m'a pas lévé, on ne m'a pas lévé. Donc si vous avez du mal à vous rappeler maintenant euh, ce qu'il vient de dire maintenant, c'est tout frais, qu'est-ce qui va se passer après quand vous allez vous lever ou quelques heures après mmh. <rire> mmh. C'est bien, donc si vous pouvez en prendre mmh. une note en effet. Je o u s disais que c'est un peu plus i m mmh. p o r t a n Voilà, u s avez le v o s l e e r v o a v e le droit de v o u lever. Vous avez le droit e vous l avez le droit e lever. Donc, ça y ado dit que donc en effet il est très bénéfique si vous voulez prendre des notes s a y ado lui il a dû étudier au moins 15 ou 20 ans pour pouvoir s'en souvenir <rire> donc vous êtes libre de, de prendre des notes si vous avez si vous voulez <rire> parce que s a y a d o dit que si vous ne si vous ne prenez pas de notes ça sert à rien qu'il qu'il enseigne d o n c a i n s i q u a n d o n prend des notes euh, par rapport au dhamma plus tard on peut relire ces notes et quand on relit ces notes e h bien en fait on contemple les vertus du dhamma. on repense encore au Dhamma. Et repenser au Dhamma fait partie d'une des contemplations qui s'appelle Dhamma n o s a t i contemplation du Dhamma. À ce moment-là, quand on repense au Dhamma, à ce que l'on a écrit ou ce que l'on a compris, notre esprit s'éclaircit. Et cela est une condition pour nous aider à développer la concentration samadhi. i n e a u t r u v o r le Dhamma d a m o d e e le Dieu, pas p u r le i e u Et y a un autre c h o d o n c p a r exemple quand nous récitons quand nous chantons les vertus du bouddha et tipso bagava et c donc nous contemplons les vertus du bouddha De la même façon, quand nous repensons au Dhamma, aux notes que nous avons prises, à ce que nous avons compris a u n o m et eh bien à ce moment-là, d o nous c n développons la contemplation sur le Dhamma. À ce moment-là, nous pouvons nous réjouir des points qui ont été éclaircis. Tiens, ce, ce point-là, je l'ai compris, il est clair. Tiens, ce point-là mm -hmm. n'est pas clair, il faut que je l'éclaircisse. Donc, on peut ainsi chasser le doute. Bien joué Et à ce moment-là, donc, on développe des actions méritoires, des actions bénéfiques Donc, mm e a been e d e p e n a n t s a i t e telling -hmm. o t a é t i e n m u s un p r o d c t e u pour a u v r e m o i nous diffuser a u s i à e masked r e n t a r a t e d e n d a d o n t e r à p r o p s de r é o n d r e la p l e n u i s c e s et u i e l s à leur s u j a i avons mis e s r s c o n e n t i c i m i leик й 々 ut Vertu a a r a u x e Donc le Bouddha a expliqué qu'il y avait trois sortes de personnes, trois sortes de trois sortes d'audience. La première sorte de personnes, ils entendent ce que le Bouddha a expliqué, mais ils n'en ont rien retenu. Vidura. Nam ba. Na i a o a do ele m a i ni rou ma, Thai na thong ni r o a do ya e na. Euh a la tha lai yo, an ဘောပြုတ်ပြီးတော့ထအားသွားဆင်းနေဆင်းရတဲ့အဲဒီဘောပြုတ်ချက်ကဘာမှမကြော်သပမပြောင်ကလူနေပပိစ်ခု်ဝ်ထတ်မမမထာ်ကကွဲသတ်ထထားပျ်ပျ်သစီးသွပေါပျော်ပါနကြ Donc la deuxième personne s'assoit s'assoit et écoute écoute mais quand elle se lève également rien ne lui reste dans l'esprit elle a tout oublié également et le Vénérable euh, donne l'exemple c'est comme si par exemple on On, on on prenait sur soi un trésor quelque chose donc que l'on garde sur la poitrine mais quand on se lève l'objet est lâché et donc on ne le possède plus il n'est plus avec nous mm -hmm. Voilà. Quant à la troisième personne, ce qu'elle entend, ce qu'elle comprend, elle le grave vraiment très profondément dans sa mémoire, comme si elle l'avait gravé dans une pierre. Et donc ce qu'elle a entendu, et eh bien reste très profondément dans son esprit, elle ne l'oublie pas. p d a o r n c parmi ces personnes euh, quelle sorte de personnes quelle sorte d'auditoire êtes-vous? p r t m e i e r m i è r e deuxième, troisième. n r 1? n r 2? n r 3? et gombi en gabi ame l o Très bien, a l o quand il va finir son enseignement, <rire> il va vous demander aujourd'hui. A la mio le le ma thai en gang des gens. Et là, il y a un peu de ma thai, e s t à quoi, dont a i une idée, c'est à quoi, c'est quand je veux dire, c'est mm. à quoi, c'est à quoi, c'est à u o i donc en effet là durant cette semaine, nous allons entendre un enseignement tous les jours et donc les bénéfices que nous pouvons développer ne sont ne sont vraiment pas sont énormes sont il y a beaucoup de bénéfices à développer Il semble que les yogis sont plus intéressés à se rappeler leur compte en banque, les crédits et les déficits de leur compte en banque, l'enseignement délivré uh -huh. ici. Uh -huh. Donc, quelle est parmi les quatre méditations protectrices, donc quelle est la première qu'a é v o q u é le Vénérable Bouddha Nusati. b o d h a Nusati. Oh, ok, n'est-ce le p l Et le quatrième <rire> v o i Vraiment. o k a e m o r y u n g k a n n e unao s i d b e i e n si vous avez une bonne mémoire comme ça, c'est très bien. m é m o i r Eh e n u m r de b u d n o i a s a sao e b u n o b o n no de wo sin chin la b w ba ba. Donc la première la première en effet méditation protectrice s'appelle donc Bodhanosati, cela veut e c s t la, la contemplation des vertus du Bouddha. Alors, dilo tiya a t h t de k a n ma, takna t a k a m e m i y a re po e m i a ri t i t l a d a e ya. e i k e l t l a d a e d e e l e e ñ i le myeñlada e ja le j a l a d e n donc il se trouve en effet que dans la pratique de la méditation on puisse être en contact rencontrer des objets euh, qui nous fassent peur que ce soit en imagination des visions ou vraiment des sons que l'on entend ou des choses que l'on voit qui puisse fa s u r g i s e n t la qui fasse surgir la peur en nous ou cela peut être également des odeurs très désagréables que nous rencontrons. อัยยะจง Donc quand on rencontre ces objets terrifiants, en pratiquant Bouddha Doussati, c'est-à-dire en contemplant les vertus du Bouddha, notre esprit devient pur. Notre esprit devient pur, par la pureté de notre esprit, ces états d'esprit, ces états mentaux de peur peuvent disparaître, ils sont éliminés. Il se peut aussi que durant n o pratique, donc, grâce à la contemplation des vertus du Bouddha, eh bien, ces peurs n'apparaissent pas du tout. Ainsi, en pratiquant la contemplation sur les vertus du Bouddha, nous pouvons retirer de g r a nombreux d de s n bénéfices. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a parmi l'audience des personnes qui ont ouais. des fois tendance à avoir peur ou avoir des angoisses? o ouais. u <rire> အား၃ရောက်အေး၄ရုရ Avec a y d a f a i 7 l o r s e s t pas s a l နောကောကက်ေံပြကြော်တဲ a o i d e s <coughs> de s f o i s e f o i s en effet il arrive que ces peurs surgissent pour ne sait quelle raison Des fois, quand on est dans le noir tout seul ou à l'ombre, on peut avoir peur. Des fois également, on peut se sentir un peu déprimé ou on peut se sentir un peu mal. À ce moment-là, développer, développer la contemplation sur les vertus du Bouddha peut aider à surmonter ces états d'esprit négatifs. Donc, si on commence à s'asseoir, on va se passer à l'intérieur de la qualité de la Bouddha. On va se passer à l'intérieur de la qualité de la Bouddha, on va se passer à l'intérieur de la qualité de la Bouddha. Donc, s'il faut parler des qualités du b o u d h a elles sont infinies. Il y en a un nombre incommensurable. C'est pourquoi, si on commençait à s'asseoir, et à méditer, contempler sur les vertus du Bouddha, une après l'autre, on n'en finirait pas. Il n'y aurait plus de temps pour pratiquer Vipassana. <rire> Alors, pourquoi est-ce que vous riez Peut-être que vous n'avez plus peur, d o ê t e arrivé à cet état de sans peur, peut-être <rire> Dans le, dans le Coran, il y a 99 vertus de Dieu, et on attend toujours que quelqu'un trouve la centième. Alors, je ne, sais, non, je ne sais pas si, pour le Bouddha, il y a, il y a au moins 99 ou plus. t u t bien, il un m u s l e Coran. Le muslim de Coran, il y a m u s l m de c o a n Il a u m u s i m de Coran. Il y a un muslim de Coran. အော်ေယောငါသူကနေသူဘောလေးဘာရာလည်းပြောရင်တော့လေအများကြီးပေါ့လေအဲ့ ᱭ ာညဇောဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကများလေလဆိင်ဦး်းု့ာမပြောနဲ့ာမ်လူုဂ္်တွမပြေနဲ့လို့ညဇောဘုားတဆူကဟတ်လားသောတရားတွေကိုမဟောဘဲနဲ့ဘုရားတဆူတဆူရဲ့ုဏ်တော်ေကိ Donc il ne s'agit même, même si par exemple un Bouddha euh, contemplait les vertus d'un autre Bouddha, s'asseyait et donc prêchait les vertus d'un autre Bouddha, Eh bien, il faudrait également cent ans, deux cents, des milliers d'années. Un Bouddha lui-même n'en finirait pas de contempler les verdus du Bouddha. Mmh. Donc, le Vénérable demande... Euh, pour vous les méditants qui q êtes ici, combien de vertus du Bouddha connaissez-vous Et combien de temps pourriez-vous les contempler Au bout de combien de temps auriez-vous fini mm, Cinq minutes, 10 minutes Ça mm. y a d'autres, <rire> <rire> peut-être que ça lui prendra u n demi-heure ou une heure Donc tout dépend de l'étendue de, de la connaissance que nous avons des vertus du Bouddha. Oui... Idem ので iren les kind-dits et les b stairs. Ils possono 미 en vaisseuse et au clan de sa línquie. Le chant estprété, avec eux, est beau 視 enza. Les formules habituaciones se sont bienvenantes. 암 il est soumis hors de valeur et le moment Agilchant écouter le c 암 il. Le soleil est s o u En fait, pour pouvoir apprécier les vertus du Bouddha et les contempler, il nous faut d'abord les connaître, les comprendre. Seulement si nous pouvons donc les comprendre, nous aurons davantage de respect pour les vertus du Bouddha. Et cela sera d'un grand bénéfice pour notre vie. Je veux dire que les gens o t été prêts à faire, o a t é prêts à f a i e o t é prêts à faire, on a été prêts à faire, on a é i r On a dit q s i t e Par exemple, <coughs> et eh bien vous connaissez Namotasa b h a g a v a t o vous connaissez ensuite les neuf vertus du Bouddha, c o m m e n ç a n t par Itipiso Bhagava, et vous connaissez également donc les vertus du Bouddha à travers le Dhamma que vous pratiquez ici. Donc en effet, vous connaissez beaucoup de choses par rapport à une personne ordinaire qui n'aurait pas pratiqué. Ulewe dia atho bo dia j e l o u n o lewe pole t i r jinyo p h i t j e po b s d i p h i a b a j seidhi phite n g l a z a y a o kideya i e o c i n a n atho lo le e i d i No ko lewe ko ye t a m a i s o l ainsi plus nous connaissons plus nous pouvons connaître les vertus du Bouddha plus nous connaissons les vertus du bouddha plus nous pouvons les respecter les apprécier plus nous pouvons les respecter et les apprécier et plus nous serons contents nous allons nous réjouir de ces vertus. Et par exemple, nous allons exprimer le désir, nous-mêmes, de co comme le Bouddha, d'avoir un esprit complètement pur, sans kilesa, sans impureté mentale. Ce désir d'être libéré de tous les kilesa va nous transporter, va nous encourager et notre esprit va devenir aussi très positif. n p u de o t i s e ne sais a s si on a dit que c'est un peu de m t s อรหโตตมันตมุตตัตตาสิคุณเหล่านี้มาเว้ยทีแท้มาเว้ยอรหโตอรหันสื่อเหล่าคุณเหล่านี้ครบပါเ dans le petit chant que nous récitons et que que vous connaissez déjà Nam Bato a r a r a t o sama s a m b o d h a s a il y a déjà la vertu a r a h a t o il y a ensuite une deuxième vertu sama sambodhasa et une troisième vertu bto Cel a fait trois vertus que a u q u e l vous êtes déjà familie avec lesquelles vous êtes déjà familiarisés. Hum... Mm. le Vénérable dit c'est seulement maintenant que vous ouvrez le bouquin alors ç a y a d e u x demande s quelle est la, la traduction qui est donnée de arahato quelle est la signification dis-moi bien-t-il aux Arabes accomplis ala p e p t so s di badat p i l i s o a b h e i a h o l i s h tam san b e le b be bi na mo a sa i n a na asa, s, <ben>, <S, <Ça> <S e d <ima, S 2> e <d> m <ima, S 2> စစ်ဂျိမဖျာဟို member ဂျင်းတို့ဝေနရာရှင် member ဆိုပူဇောပူဇောကိုပူဇောထိုင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလုပ ATP ဆိုထိုင်ပါဗျာ။အင်းရိုဇာနမောတဿဘောနော်။နမောတဿဘဂဝါတောအရဟ Donc le Vénéra vous invite à regarder à la page 11 et re, et donc dans la récitation Namota Sa quelle est la signification de Arahato Est-ce que vous l'avez euh, que vu Quelle est la signification c e que vous l'avez repéré C'est bon Vous l'avez repéré c'est digne de vénération. Digne de vénération. Ah oui. Hmm, e v a i t p a l e r Pusothu k u ro mu dai ta bon no. Hmm, p u o Voilà a n d a l a Puso, u s o m thai da ve bia. Athu m d o n d e n e f f e t d o n c s e selon la définition de arahato qui signifie digne de vénération. Pourquoi le Bouddha est-il digne de vénération? C'est parce qu'il possède des qualités exceptionnelles. Il possède une moralité sila, une samadhi, concentration et une sagesse panya qui sont vraiment exceptionnelles, extraordinaires. C'est pour ça qu'il est digne de v é n é r a t i o n e n c e qui concerne sila la moralité et eh bien il y a cinq préceptes que l'on peut garder neuf préceptes huit préceptes ici dans le cas de la retraite nous gardons neuf préceptes Et c'est seulement durant ce temps précis de la retraite que nous avons l'occasion de pouvoir garder ainsi neuf préceptes. Sinon, dans la vie quotidienne, eh bien nous devons seulement garder cinq préceptes et il est parfois très difficile de pouvoir les maintenir purs. Nous devons vraiment faire de gros efforts pour pouvoir garder ces cinq préceptes intacts. Et le tila, celui-ci, n t pas b e n tila dans ma taman tila le donne moi. En ce qui concerne Bouddha, la Silla, la moralité qu'il gardait était vraiment exceptionnelle. Ça n'a e l rien à voir avec la moralité normale que nous nous efforçons de garder. Et la moralité, la Silla... q u i gardait était vraiment parfaite, intacte et pure, on peut dire extraordinaire. C'est pour ça que par rapport à sa moralité, il l est digne de vénération. Je disais e je ne suis pas en t r a i de me dire que je ne suis pas en train de me dire. Je ne suis pas en train de me dire que je ne suis pas en train d me d e Donc là, c'est ce qui, c e ce, la concerne les yogis ici présents, mais les personnes euh, dans la vie courante, une personne normale a souvent même pas entendu parler des cinq préceptes, elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Et même les paroles de dhamma qui sont ici prononcées, beaucoup d'entre elles, beaucoup de personnes o beaucoup de personnes normales dans la vie quotidienne n'en ont jamais en, également entendu parler. Elles passent comme ça. Euh, ces personnes-là vivent leur vie humaine et après meurent sans avoir développé beaucoup de bénéfices. C'est le cas, c e le cas, c'est le cas, il est le cas, il est e cas, il est le cas, il est le cas. a de Marie, il est le a s il est le cas, il est le cas, il est le cas, il est le cas. En ce qui concerne la concentration, la samadhi du Bouddha, il n'y a rien à dire. Il suffit pour s'imaginer la samadhi du Bouddha, penser à sa propre concentration. Comment est notre propre concentration <rire> Souvent, on ne sait même pas quand le soulèvement de l'abdomen a eu lieu, on ne sait même pas quand il s'est abaissé. o mm. u En effet, donc par rapport à notre propre concentration, euh, entre le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, on a, des fois, beaucoup de mal à discerner cela et à observer de façon continue euh, l'objet principal. Nous avons pu les apprendre à nous, n tant que l a b a i s s m e n t de l a b d o e n Nous a v n u les apprendre à nous, nous avons pu le faire, s a v o n u les a p p n d r e u nous avons pu le a i t n nous a v o n les a p p r e n d e à o u s Donc, si nous essayons d'observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen pendant toute l'heure, cela est très difficile. Même si nous essayons pendant 5 ou 10 minutes, cela est très difficile. Et si nous arrivons donc... à observer l'abdomen moment après moment, <coughs> instant après instant, pendant cinq ou dix minutes. Et si, a, et si nous y arrivons, et eh bien vraiment nous pouvons nous en réjouir. Aussi, nous devons vraiment nous déterminer à essayer d'observer les mouvements de l'abdomen de façon continue. Je vous <coughs> remercie, je vous remercie, je vous remercie. a u s t t m e Quand au bout Quand au bout-là lui, il était parfaitement accompli dans la concentration. Sa concentration était parfaite, c'est pourquoi il est digne de vénération quand on considère sa samadhi, concentration. dae yeogi p u a m ma. a i n e g n i ne. tailia de ya mhat lo kaung mi so yin sait dia kaung dre kaung chi dre chi do la be lo nyaw so bhaya lo ti la tama ji shin pye so lo mya so bhaya a pinya ne patat lo shi yin le be ba ma pyo sia ma ti sia a chang mhi do u a lo pinya teikha le be a pye so ko pa phan phit do la be da cha a lo lo pgo ri a apu so u khan la la be Donc un u méditant, en, en gardant sa, sa moralité intacte, en développant la concentration, peut ainsi purifier son esprit et développer des états mentaux positifs. Le canto Bouddha, lui... eh bien, sa connaissance était vraiment aussi parfaite. Il était parfaitement accompli dans la connaissance. Il n'y avait pas une chose qu'il ne connaissait pas qui échappait à sa, à sa, à sa sagesse omnisciente. C'est pourquoi, euh, eut égard à sa connaissance, à sa sagesse, il était digne de ménération. Hmm. n o n d e coup, l à အာရဟံရဲ့အဓိပ္ပယ်ကိုဒါဒီမီန်တဲီမင်းကိုဒလိုနာလ်ထာရင်ဒီလိုစိာဖြန့်ပြီးတောာ့ဆေ်ဖျု်ရည်နိုင်ဖိုပူဇောတတ်ဖိုိုာလ်ပဲခုလိုနင်လ်နာထာမာစာင်လ်းဖတ်ထားမှာညံညက်ဖားလေးညံညက်နာရလေးညံည်သိလးညံညကြည်ုကိုလေတ်ဖိုရှိေပါတ Ain ainsi si nous pouvons comprendre les ver la vertu a r a h a t o du Boudha, d eh et bien nous pouvons ainsi les, nous pouvons ainsi réfléchir sur ces qualités, nous pouvons euh, développer plus de respect, plus d'appréciation et ainsi pratiquer la contemplation du Bouddha. C'est pourquoi il est très important pour nous de comprendre davantage les qualités du Bouddha, d'écouter davantage d'enseignements u r ces qualités, de lire, afin de développer notre compréhension. Cela sera d'un grand bénéfice pour notre pratique. Je ne sais pas si je n i pas eu de la vie. Je ne sais a s si e n i pas e de la vie. m a i ne sais a s si n i pas e de la vie. e ne s i s pas si je n'ai pas eu de l i e Je ne sais p a i n'ai pas eu de la vie. c'est pourquoi il est très important de comprendre ce que n o ce que ce que l'on récite ici donc nous récitons cela et donc si quelqu'un vous demande ensuite eh bien qu'as tu fait pendant la retraite qu'as-tu récité quelle est la signification nous pourrons lui expliquer de même que nous pourrons lui'expliquer cela sera d'un grand bénéfice pour lui Et aussi, comme nous comprenons ce sens-là et que nous avons pratiqué la contemplation, ce sera a u bénéfice pour nous. Nous avons d c o u v e r t que n u s avons appris à l é g l e L'église, c'est-à-dire que n o m s a v o n a p s à l é g l i Nous o n s a p i s à l é g l i l i s e l e c t à i r u n o a v a p i s à l'église. usen n a d o ya a a h h yeah. i s h e d ba ya piseung na ba piseung mm la be ma de m o m p l i s h a c c o m p l i s h a n i thar la a ji อรหันต์ยะมีเนหะပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် इ ติပိ दो भगवा อรหันต์ยะဓမ္မေဖြစ်စီอุทุรุပါပဲလိ la page 3 quand on récite i t i b a h a m eh bien, la première, la, la qualité Araham accomplie, eh bien, à la même signification, ou se réfère à la même vertu que celle que l'on vient d'évoquer, Arahato. Mais en fait, dans les Écritures, il y a au moins cinq définitions différentes de, de la vertu Araham. Hmm. <rire> Est-ce que le Vénérable euh, doit les expliquer o i o parce qu'il a peur que vous oubliez alors oui <rire> De la même façon si on connaît les qualités de nos parents Euh, si on connaît donc les belles qualités de nos parents, eh bien on peut avoir, on peut développer encore plus de gratitude pour eux. De la même façon, donc si on connaît les qualités du Bouddha, et on peut développer un esprit en plein, d en e plein, en plein de gratitude pour le Bouddha. Et j'ai mis mmh. à v u s de cette époque-là. Comment a n t a s <coughs> le temps, a se a g i de... Voilà. ala ko a miba d i ko s a o n g s h a n saongshaw nai ma ya ne m a ko m s a n g s h a o m u m a i s y i le b d ya t a d de la meme façon nos parents nous ont protégés nos parents nous ont nourris et nous ont élevés s'ils ne nous avaient pas protégés nourris élevés nous n'aurions pas pu devenir de bons enfants et e s t des adultes de bons adultes i so r အဲ့ဒါအသဲမီးကကိုကိုဟောလာကြီးစုပေါ်ရတဲ့စောင်းလျှောက်ပဲဟောလာ ਨੇ နဲ့များများပါလေအမေအတွကအဖေအတွက်ပါတို့ားသမီတရားခြေစုတတိပေကနဲ့ဆိင်ပြူမှု်စေားလှ်တယ်မေးမြတ်ပေါ်တ်ဆိင်ကိုမိဘတွေကကျနဝနာနာပဲလေပေါမမစားရပေမဲ့ဟစာတဲ့ောပြတော့စ်ဆန္ဒပြပြော်ကြ်ပြိုကြတယ် donc en effet même si nous ne pouvons pas euh, nourrir nos parents nous pour nous ne pouvons pas nous occuper tant de nos parents mais si nous avons euh, de la bienveillance pour nos parents nous gardons un esprit de gratitude pour nos parents ils seront contents Donc, pour les enfants qui peuvent euh, exprimer leur gratitude envers leurs parents en prenant soin d'eux, en les nourrissant, en les protégeant, eh bien, retire de grands bénéfices. Ils développent beaucoup de bonheur dans cette vie-là et également dans les vies prochaines. doit जो भी ตูโดอโจเปเลยสุดาชื่อกูว่ามีบะกูสร้างช่องจูมวยแกมาเลยเว้ยกูตาทมิฬดิจ้ะแล้วกูก็เปลี่ยนไปสร้างช่องมาจูมวยมา繼續มาเนาะกินน่ะบ่ย่ามามีบะเปลี่ยนเปลี่ยนสร้างช่องเองมีบะเปลี่ยนช่องๆเลยมีบะกูกูก็เลยสร้างช่องมากูตาทมิฬดิ Y ala, y ala, go, um ya lain la ko ta tamit dia ko mm an ta hmm. mm hmm. et donc ainsi en en prenant soin de nos parents en les protégeant en les aidant et eh bien nous allons semer des graines karmiques de sorte que plus tard nos enfants également en retour prennent soin de nous également nous a i d e et nous p r o t è g e mm hmm. Mais les Vénérables constatent malheureusement que nous sommes à une époque où les enfants ne savent plus tellement cette gratitude mmh. et ne s'occupent plus beaucoup de leurs parents. Mmh. Et donc le Vénérable voudrait encourager d o n ces enfants qui ont oublié la gratitude envers leurs parents de se la rappeler et de s'occuper de leurs parents. Mmh. d o n c i s a i s h u c i s ti e i ti u n s e t e é ne a p a r t é que le vénérable avait fait et donc euh, de la même façon que nous sommes très redevables envers nos parents et que plus nous connaissons Euh, que les vertus de nos parents plus nous pouvons les respecter et plus nous plus nous pouvons les respecter de la même façon plus nous connaissons les vertus du bouddha plus nous pouvons les apprécier les contempler et donc plus nous pouvons pratiquer'' h i e n accompli Donc parmi donc les cinq définitions données de, du mot arahato, la première est que le Bouddha est complètement libre de toutes les impuretés mentales. Qu'il est ça Alors, il faut que e ne soit pas à l i n t r i e u r Il y a des choses qui s n t à l'intérieur, et il faut que je ne soit pas à l'intérieur. Je ne suis pas à l'intérieur de mon d Donc, le Bouddha s'est libéré à purifier complètement son esprit de toutes les k i l e s a les impuretés mentales. Cela, c'est le fait de tous les a r a h a n t les accomplis. Cependant, pour les, les autres arahants, Il, bien qu'ils aient éliminé toutes les kilesas de leurs esprits, qu'il n'y ait plus d'impureté e d mentale, il reste ce qu'on en appelle encore des habitudes d'être. Le Bouddha, lui, a éliminé non seulement les kilesas, toutes les kilesas, toutes les impuretés mentales, mais il a également éliminé en lui toute trace d'habitude s d'être. Oui, mm. c'est bien. ကိလေသာပေပုန်ပင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိလေသာပေပုန်ပင်ကြီးဥပမှာပြောရရင်ဆိုကြပါစို့အယပလ်မရမလင်းမကသပမ်လု့နသာကျနေ်ကရော့ာလမို့တရပပရည်ယနာအရ်ကိာပုနပ်အဲမ်န် p o u r d o n n e r u n e Pour donner un exemple, prenons par exemple une bouteille de parfum ou une bouteille d'alcool. Le Bouddha lui Le, bou le, le Bouddha, lui, donc, a purifié son esprit complètement. Il a éliminé toutes les k i l e s a La bouteille de parfum ou d'alcool est complètement propre, nettoyée. Il ne reste plus d'odeur non plus. Par contre, pour les autres a r a h a n t ou Bouddhas i l e n c i e u x eux également ont complètement éliminé les k i l e s a de leur esprit. C'est par exemple, donc la bouteille de parfum ou d'alcool est pure et propre également. Cependant, À la différence du Bouddha, il reste encore une trace d'odeur. Bien que la bouteille soit propre, il y a encore une odeur. Cette odeur, ce, ce sont les habitudes d'être qui restent encore. le Bouddha, quant, à, quant au Bouddha, il n'y a ni odeur. Euh, c'est qu' La bouteille est complètement propre et il n'y a plus d'odeur. non mm. Est-ce que vous comprenez Oui, mm. oui. ဘုရားကရဟန်းကအရှင်မြတ်ကြီးတစ်ပါးဟာလေလေကုန်မြေမှာလမ်းကျွားသွားတော်မူရင်ဟာလေနောင်မှခတရင်အေမားုလေခခခတ်ဟက်ဒ်သ်။အဲခမ်ကာမှိော့ဘူး။ပေမများစွာကမြာက်ဘัဖြ်ခအဲ့ီကကက်းနေတော့ un et donc le vénérable donne l'exemple à l'époque du bouddha il y avait ainsi un, un moine qui était dans, qui se promenait par les champs ensuite il y avait une flaque d'eau et au lieu de contourner la flaque d'eau en fait il s'est mis à sauter par dessus et c'est un exemple pourquoi est-ce qu'au lieu de la contourner Euh, tout simplement, il s'est mis à sauter par-dessus, c'est que dans ses vies intérieures, il avait été un singe. C'est pourquoi l'habitude de sauter lui était encore restée. Et c'est ce qu'on appelle cette habitude d'être, en fait, donc vient des, des vies antérieures, et c'est ce qu'on appelle donc les habitudes d'être qui restent. le uh -huh. Parmi l'audience, est-ce qu'il y a des personnes qui savent faire des bons comme ça <rire> ဒီလိုလေစီတယ်နော်ဟုတ်လားဒီထဲမှာတ်လမမျပေါအမျုးမျိုးဘဝကပလာတာမှညစွတောတ်ပုဂိုတာနာနေတ်ပုံစံမျုးစုံနပါ့ဒီတိုင်မူလေလတရနတ်နေတခကလည််အေါ် s i d e ပြီးတော့ဟိုကြီးထဲမှာ Donc l e v é n é r a b l e là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là r à là là là r à là l e l e là là là l e là là là r à là là là l t là là là là là là là là l e là là là là là là là e à l e là là là là là là là i à là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là là l Et euh, il y a, par exemple, donc, plusieurs façons d'écouter un enseignement. Il y a certains qui s'appuient sur le mur et qui ferment un œil et l'autre et qui écoutent l'enseignement. Il y en a d'autres qui prennent un stylo ou euh, un crayon et puis qui, qui dessinent comme ça, qui gribouillent sur une feuille de papier en écoutant l'enseignement. Et donc, ça y a d'autres pensent que, que vous ne faites pas partie de ce genre de personnes. Oui, c'est je... très important. d o n c le b o u d d h a a Euh, l i e u x d o n c p l i q u é d o il y a différentes sortes d'auditoire, s d'audience. Donc le le g e n r e de personnes qui écoutent l'enseignement tout en étant Euh, tout en, en s'appuyant contre le mur. Alors, le Bouddha e x p l i q u é que dans ses vies antérieures, il était, alors, est-ce que tu connais, tu sais, c'est une espèce de taute, c'est un, un animal, oui, oui, lézard, euh, lézard. comme un peu un lézard, euh, qui, lézard oui, oui, un si lézard, oui, oui. comme un lézard, en fait. Donc, dans sa vie antérieure, il était comme un lézard, en train de lézarder. e eh, h eh. on oh, a dit o h n o n c'est à dire que ce n'est pas grave c'est parce que bon, à cause de s problèmes de santé bien sûr on s'appuie contre le mur ça, mm. ce n'est pas grave disais moi mon baba ou lo Il pense qu'il p a ne parle pas de yogi ici, si, il parle seulement des, <rire> des écritures i n l ne fait pas référence à vous bien sûr. j e <rire> Et donc, deuxi le deuxième type d'auditoire euh, se réfère à des personnes donc qui, tout en écoutant l'enseignement, euh, ont l'habitude euh, de prendre avec un petit bâton, un stylo, quelque chose, et de griffonner toujours, comme ça, mm. sur un bout de papier. Et les Bouddhas e x p l i q u é que dans leurs vies antérieures, euh, ils ont été pendant plusieurs vies scribes ou secrétaires. Bonjour <rire> mm. hey Il n'y a pas <coughs> de nourriture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d o n c enfin, cela concerne tout le monde, chacun de nous, nous avons des habitudes particulières, et ces habitudes ne surgissent pas, ne naissent pas du néant, il y a des conditions, des causes qui expliquent que nous avons telle et telle préférence, telle et telle habitude d'être. En fait, il n'y a pas de nourriture, non par exemple selon l lahabitdhaama donc il a des explications euh, il y a des explications qui sont fournies concernant cela et donc parmi l'audience ici parmi tous les yogis est-ce que nous avons tous le même visage est-ce que nos visages de ressemblent Je ne sais pas si tu es un v i s a De même de si nous prenions 1000 personnes, e t bien leur visage également serait différent. Il y aurait mille visages différents. Et cela est expliqué, euh, cela, il y a des, des causes à cela. Je ne sais pas si t es un visage. Je ne sais pas si tu es un visage. Je ne sais pas si tu e l un visage. qua et les enfants c'est pareil si on prend certains enfants ils sont très rieurs toujours rigolant ils sont de très de ils sont de très bonne humeur d'autres enfants ont plutôt une humeur plus morose euh, et cela donc en fin de compte ces différences viennent des graines karmiques qui sont présentes lors de la naissancenais me hmm. နော်တချို့ညနာကမွှွန်ဘူးနော်ပုံမှန်ပဲအဲ့တော့ွှွန်နေတဲ့ဆိုတော့လူကလည်းပဲတခါတခါကြာတာစာတင်လို့ရချင်းမှရတာပုံဟိုလူဟိုလူညနာဟိုလာပုံမှန်နဲ့မှုန်တီးခြင်းနဲ့လူပဲအဲ့ဒါသူကညာပါနေတော့စာတင်လို့ကောင်းရင်ကောင်းနေပြန်ရောသူလည်းရောက်စားလုံးစာတင်လို့ာ်နကဟုကွှွန်နွနေပြမဲ့လို့ညာညာပါချင်မှ် Et donc le, le, le vénérable explique en effet euh, certains ont plutôt un visage souriant, toujours à plaisanter et souriant, d'autres ont plutôt un visage euh, plutôt morose, mais peut-être que celui qui a un visage très souriant, eh bien peut-être qu'il peut-être que malgré qu'il ait un visage très souriant, il peut avoir une intelligence moindre. celui par contre qui, a, qui arbore un visage plutôt morose peut avoir une grande intelligence. Oh Est-ce que c'est vrai e s t c e que vous comprenez l a b i d o n t a m a Donc ainsi, en fait, les, les qualités du Bouddha sont vraiment infinies. Mais si on n en prend qu'une seule, c'est bien suffisant pour la pratique de Bouddha Nusati. Donc si on s'en tient seulement à la, à la, à la, à la petite récitation « Namotasa, Bhagavato, Arahato, Samasambudasa » En récitant cela, il y a déjà trois vertus que l'on peut contempler et cela déjà est bien suffisant. Donc on peut ainsi réciter les vertus du Bouddha mais en plus prendre en conscience de la des des qualités du Bouddha de, de les comprendre. donc quand on dit qu'il faut rendre hommage au bouddha il ne s'agit pas de rendre hommage à une statue inerte il ne s'agit pas de cela contempler le bouddha ou rendre hommage du bouddha signifie en fait euh, signifie en fait contempler les vertus du bouddha et donc Euh, insouffler ses vertus dans cette statue-là, insouffler la vie au Bouddha en mettant ces vertus-là, en contemplant ces vertus-là. J'ai dit que c'est un peu comme ça. Maintenant, j'ai dit que c'est un p e o m m e ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ç Certains ne comprennent pas, et voyant par exemple certains bouddhistes se prosterner devant des statues du Bouddha ou se prosterner devant des stupas, des pagodes, pensent qu'il s'agit d'une pure idolâtrie et qu'on se prosterne devant un tas de pierres. Mais en fait il ne s'agit pas de cela. Il s'agit vraiment donc d'insuffler la vie à cette statue. En, en appliquant notre esprit aux vertus du Bouddha, en comprenant les, les qualités du Bouddha et donc en, en, en vraiment y mettant notre cœur. Je v a i o u s i r e que j o u n n e r un peu de temps, je s u s donner n peu de t e m s à la fin de a vie. Je v a i o u o n n e r un p de temps à la fin de la vie. Je vais vous donner un peu de t e s i d a de la même façon si l'on prend la photo de nos parents et qu'on leur rend hommage ou qu'on pense à nos parents eh bien il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de juste regarder euh, à la, à la photo de nos parents en tant que papier c'est juste du papier en soimême la photo. Par contre, quand on regarde cette photo-là et qu'on pense à nos parents, on pense à leur qualité, on pense à tout ce qu'ils ont fait pour nous et donc on pense à la gratitude que nous avons. C'est de tout cela qui se dégage quand on regarde ce papier-là. C'est de tout cela qui se dégage quand on regarde ce papier-là. Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de rendre hommage et de se prosterner devant une statue de pierre. Il ne s'agit pas de juste regarder une image du Bouddha, mais il s'agit vraiment de faire vivre les qualités du Bouddha dans notre cœur. Alors, je vous ai dit, j'ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, e vous ai dit, je vous ai dit, je v u s ai dit, je vous ai dit, je v o u a d e v o u a d i ainsi si nous pouvons nous exercer à contempler les vertus du bouddha nous allons pouvoir surmonter les obstacles que nous allons que nous rencontrons en surmontant ainsi les difficultés et les obstacles nous allons pouvoir ainsi créer des bonnes conditions pour que notre concentration puisse se développer d o n c h e na ne r a s le c h m p p o s e donc le vénérable conclut cet enseignement En nous, en, en, en nous souhaitant que nous puissions ainsi donc être protégés en développant, le, <coughs> en développant la contemplation des vertus du Bouddha, qu'ainsi nous puissions observer chaque objet qui se présente, qu'en notant chaque objet qui se présente nous puissions développer la concentration, qu'avec le développement de la concentration notre sagesse puisse se développer et qu'ainsi avec la maturité de la sagesse nous puissions atteindre la paix ultime de Nibbana. s a d u SADHU, s sad a